Où est la caisse Où est la caisse Y a-t-il encore des places de libre Y a-t-il encore des places de libre Combien coûtent les billets d'entrée Combien coûte les billets d'entrée Quand commence la séance Quand commence la séance Combien de temps dure le film Combien de temps dure le film Peut-on réserver des billets d'entrée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 Le film n'était pas ennuyeux, mais le livre était mieux que le film. Mais le livre était mieux que le film. Comment était la musique Comment était la musique Comment étaient les acteurs Comment étaient les acteurs Y avait-il des sous-titres en anglais Y avait-il des sous-titres en anglais